Euh, donc, on est au cours numéro 10 dans les méfaits de la démocratie. L'explication, on explique on, et on lit le livre du Cheikh euh, Hassan ibn Qasim, Al-Raymi, Al-Adillat al pour Al-Kashfiq al al-Bissat al-Hizbiya ala al-Mujtama'at al Et euh, là, aujourd'hui, on commence tout de suite avec un point qui est le point numéro 22 dans les méfaits de la démocratie, c'est Shira'ul Aswaf wa Bay'at Bama'iru c'est-à-dire euh, acheter les votes et acheter les personnes, enfin, de, -dire parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font parfois par rapport aux élections Ils vendent leur âme, et, hein, ils se laissent acheter par des, toutes sortes de bribes, toutes sortes de, euh, de pots de vin ou des trucs de ce genre. On va voir un petit peu des exemples de qu ce que le chef dit à ce sujet-là. إذ أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال بادروا بالأعمال فتنا فتن كقطع الليل مظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا ذلك C'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, selon Abi Huraira, Radiallahu Anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Précipitez vous à faire des bonnes oeuvres avant que viennent des fitanes, des épreuves, des difficultés qui sont tellement lourdes, tellement grandes, tellement euh, sérieuses, qu'elles sont épaisses comme des tranches de, de ténèbres dans la nuit c'est comme si les ténèbres étaient épaisses, tellement épaisses durant la nuit que tu pouvais les tranches, en, en, en couper un, un morceau. Puis, c'est comme si on comparait ça à des tranches de de, de, de ténèbres, d'obscurité. Hein, donc euh, cette fitna, elle est tellement épaisse, elle est tellement noire et obscure que une personne durant cette fitna elle va se coucher comme étant une personne croyante, et elle va se lever le matin mécréant, et elle va se coucher euh, croyant et elle va se réveiller le matin croy euh, mécréant. Ou bien, elle va, elle va se lever le matin croyant, elle va se coucher mécréant, et elle va arriver le soir, elle va être croyante, et le matin elle va être mécréante. Donc, euh, après le professeur -femme, il dit il vend sa religion pour un morceau ou pour une part une portion de la dunya pour quelque chose de la dunya il vend son âme il vend sa religion pour quelque chose de la dunya donc ça c'est des c'est des exemples qui vont arriver des formes de fitan, et le cheikh il explique il dit inna <m> min al mafasid al azima an yabee' <change> al insan dinahu bi thaman dahr wa hadha alladhi yahsul fi al maarik al intikhabiya fatajid al shakhs li ajli al maddah wa thaman al baq ينتخب حزبا معاديا لله تعالى فيناصره ويؤيده لانه اعطاه مالا وان وجد حزبا اخر اعطاه اكثر مما اعطاه الحزب الاول قام بتاييره وانتخابه هلما جراه فتجده ينتخب اليوم البعثي وغدا الناصري وبعد غد الاشتراكي واليوم الذي يليه الاصلاحي وهكذا Donc, le جريا وراء النعيم الفاني والعياذ بالله très grands, les choses qui sont très mauvaises et qui sont très euh, dangereuses au sujet de, des, des élections et du système électoral il y a le fait qu'une personne vend sa religion pour un petit prix euh, c'est ça ce qui arrive dans les campagnes électorales tu vois qu'il y a des gens qui euh, yanni, pour un petit, un petit montant, ou une somme d'argent, ou bien un bien dans la dunya, quelque chose qui est vraiment négligeable, qui vaut, qui vaut pas la peine vraiment, hein, et il va accepter de voter pour un parti qui s'oppose à Allah, et il va le supporter, et il va l'aider, et il va lui, et en échange, ce parti-là va lui donner de l'argent, va lui donner, euh, euh, yanni, quelque chose de la dunya, pour que cette personne-là ait son vote. Hein. En particulier si c'est quelqu'un, par exemple, qui a un commerce ou qui a, euh, une, euh, disons, qui a un, un poste de responsabilité ou qui, qui a une autorité sur les gens, il va commencer à... Par exemple, on va commencer, on va lui dire, écoute, si dans ton commerce, tu vas mettre les affiches de notre parti, puis tu vas euh, supporter notre campagne. Et eh ben, nous, en retour, on va, on va te donner telle, telle chose, ou tel, tel intérêt, ou tel, tel bienfait. Et donc, euh, il sait très bien que c'est un parti qui est opposé à la religion d'Allah, mais, pour la, pour la dunia, pour le bien de la dunia, il accepte de supporter ce parti-là. Et si un autre parti vient pour lui offrir plus d'argent que qu'est-ce que le premier parti lui avait offert, par exemple, s'il si lui avait offert, par exemple, il nous ont dit, on va te donner une voiture, là tu viens, bon, on va donner deux voix sur nous, mais tu nous supportes à la place de ce parti-là, et donc ça continue de cette façon. Et donc tu le vois, aujourd'hui il vote pour le parti Bas et demain pour le parti de, de, de, de Nasser, ou le, autre, un autre jour pour le parti euh, socialiste, et ainsi de suite, hein, il va voter pour le parti al l'Essler ou d'autres, et ainsi de suite. Donc ça c'est les gens qui votent par rapport à leur... Euh, à leur portefeuille par rapport à l'argent qu'on leur donne, et donc ça c'est une euh, grande fitna en fait, et euh, ça montre que c'est une personne qui agit comme ça, c'est une personne qui n'a pas de foi ou d'honnêteté, de sincérité envers Allah euh, Parce que le musulman il n'a pas de prix et on ne peut pas l'acheter, même avec des milliards de dollars, hein, on ne peut pas l'acheter, peu importe quel… quel… Euh, quantité d'argent on lui donne, ça c'est le, le principe d'un vrai croyant devant Allah Zahiratut Taswir, ça c'est le phénomène des photos dans les élections, hein on sait que les candidats et les gens doivent faire une photo pour par exemple montrer leur, leur visage aux gens qui vont voter pour eux, d'accord يعني سيعوثي كده الإسلام ليفوتوثي حرام دعوك لشيخ الزي ان مما أفردته لنا الانتخابات وجوب التصوير بحيث يلزم كل من يريد أن ينتخب مرشحا له في دائرته الانتخابية باستخراج بطاقة تسمى بطاقة انتخابية de البطاقه بلا dat انها تشتمل على صوره لصاحبها سواء كان رجالا او نساء لشيخ في ك سو كي فون فوتي euh non seulement que les candidats doivent se faire photographier puis la fiche leur photo mais les gens qui vont voter aussi doivent avoir une carte électorale et sur cette carte électorale dans, les dans les ils doivent avoir une photo de la personne que ce soit un homme ou une femme D'accord? Et le cheikh, il donne les preuves de l'interdiction de la photo et des images dans l'islam. Il dit, al ala soar akfar min an Il dit, les preuves de l'interdiction des images et des photos dans l'islam, elles sont tellement nombreuses que tu peux même pas les calculer et les compter, les preuves. Tellement qu'il y en a des hadiths à ce sujet-là. Le cheikh dit, رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اعظم من ذهب يخلق خلقا كخلقي ليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره لقد مسلم Donc dans, dans les, est rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiallahu anhu ma, que le prophète wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc c'est un hadith kotsi, ça dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qui est plus injuste que celui qui essaie de créer ce que je crée? Alors, qu'ils essaie de créer, un, euh, une, une, une atom, ou qu'ils essaie de créer une graine, ou qu'ils essaie de créer, euh, une céréale, ou okay, n'importe quoi, hein, ne sont pas capables, même la plus petite chose, صوت كرده بلقيه، ها؟ يصير لنا هذا شدة مسلم. وفيه ما أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. في روايته قال ماذع البخاري مسلم صنون الحديث ذا عبد الله بن مسعود. Euh, il a dit que le Messager d'Allah a dit, les gens qui auront le plus dur châtiment au jour de la résurrection seront les gens qui font des images, qui font des photos, qui font des euh, sourds, des, des, des, des images, ou des dessins, ou des images, ou des photos. Et il y a aussi, Ibn dit يعذبون يوم القيامه يقال لهم احيو également par al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar radhiyallahu anhuma que le Messie de Dieu qu'il soit en a dit ceux qui font ces images ils seront et au jour de la résurrection et puis on va leur dire on va leur pendant Qu'on est, on est en train de les châtier. Pendant qu'on les châtie, on va leur dire, faites vivre ce que vous avez créé. Et, bien entendu, ils sont pas capables de le faire, de les faire revivre. Donc, ils continueront à se faire châtier comme ça. Et ça, c'est la narration de l'imam al-Bukhari. Également, c'est rapporté par al-Bukhari, muslim encore, selon euh, les paroles d'Abdullah ibn Abbas, qui a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, C'est euh, rapporté, par, comme je une image, ou bien fait une image dans la douane, que le en fasse dans la douane, qu'il en quiconque dans une image, qu'il en fasse dans image douane, dans la dunya, au jour de la Résurrection, qu'il va fasse dans la douane, qu'il en fasse de, de, de souffler une âme à l'intérieur de cette image-là, et bien entendu il ne pourra pas souffler l'âme. Donc c'est pour te comment Allah subhanahu wa ta'ala déteste que des personnes fassent, que des personnes font des images ou des représentations de qu'est-ce qu'il y a une âme parmi les êtres humains ou parmi les animaux, et euh, ça c'est la narration de l'imam muslim. أسين الشيخ العباطع نطح حديثي أخرج مسلم من طريق سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأبتني فيها فقال أذن مني فدنى منه ثم قال أذن مني فدنى منه حتى وضع يده على رأسه فقال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم قال وإن كنت لابد فاعلا فاصمع الشجر ولا وما لا نفس له لذلك ستحديث كيف تطع الإمام مسلم نص صحيح سلوان لناراتيون دي سعيد بن أبي الحسن Il dit, il y a un homme qui est venu me voir, euh, il y a un homme qui est venu voir Abdullah ibn Abbas, hein, le, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un des plus grands savants parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que, un homme est venu voir Abdullah ibn Abbas, et il a dit à Abdullah ibn Abbas, je suis un, je suis quelqu'un qui fait des, des dessins ou qui fait des images, comme, des, des, des, des êtres humains, des animaux, des choses comme ça. Lui, c'est un, un dessinateur ou bien un peintre. Oui il fait des, des images, des, des portraits, Ouais, c'est ça. il y a des gens qui font ça dans la rue, des trucs comme ça. Donc euh, le Cheikh il, il, il, il mentionne sa hadith, et Abdoulham, il a dit à Abdullah Ami Abbas, donc je fais ces images, ces dessins, euh, est-ce que tu, tu peux me donner une fatwa à ce sujet-là C'est-à-dire est-ce que c'est halal ou haram, qu'est-ce que je fais Et euh, Abdullah ibn Abbas lui a dit rapproche-toi. Il s'est rapproché. Il, dit, Et il, rapproché Après, il lui a dit rapproche-toi. Il s'est rapproché encore. Après, jusqu'à ce qu'il mette sa main sur sa tête. Abdullah ibn Abbas a placé sa main sur sa tête. Et il lui a dit je t'informe de ce que j'ai entendu du messager d'Allah Voilà comment il lui répond à sa Il lui fait une fatwa. En mentionnant les paroles du, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dit, voici ce que j'ai entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tout, il a dit, tous les gens qui font des images sont dans l'enfer. Et on va, pour chaque dessin qu'il a dessiné, donner une âme à ce dessin. Et qui va, et, cest à chacun de ces dessins-là va, on va lui donner une âme. Et, Elles vont chacun de ces dessins-là va commencer à châtier le, la personne qui les a fait d'accord donc c'est comme si c'est comme si les dessins que tu as fait les images que tu as fait vont être, vont être vivantes au jour de la résurrection et elles vont te châtier <rire> ces images-là donc c'est très grave donc euh, le shaykh a dit « Et si tu n'as vraiment pas le choix de faire des dessins, que tu veux absolument dessiner quelque chose, fais quelque chose qui n'a pas d'âme dessine des choses qui n'ont pas d'âme soit des arbres, soit des choses de la nature, mais pas des animaux, pas des êtres humains, d'accord Donc ça c'est les exemples à ce sujet-là, après il mentionne d'autres preuves encore. « Aqradja al-Bukhari ou muslim min abi talha al-Fariqal uh, Radiyallahu anhu qala qala nabi sallam la tadkhul al-mala'ika baytan fi kalbun Al-Bukhari C'est rapporté par Al-Bukhari Muslim selon le hadith Talha Al-Ansari il a dit que le d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien et des images n'est photos. Donc, ça c'est la narration de l'imam al-Bukhal et on voit qu'aujourd'hui malheureusement les musulmans ils mettent souvent des photos dans leur maison, souvent dans les salons des fois des, des musulmans et tu trouves sur les murs les images, hein, les gens ils mettent des images de leurs parents, de leur famille, de leurs proches. Non. En fait c'est déjà arrivé une fois à quelqu'un, il est allé pour voir, la, pour voir euh, une sœur pour se marier, et ouais. la sœur ne voulait pas que, euh, qu'elle ne voulait pas lever son, son voile pour montrer ses cheveux à, à cette personne. Et euh, finalement qu'est-ce qui est arrivé quand c'était le temps pour aller euh, donner la réponse, euh, de savoir est-ce qu'il est intéressé à se marier avec cette personne, ben, il, il a, il a, remarqué dans une des pièces de, où, dans la pièce où il était, il y avait une photo de, de la, de la personne là, qu'il demandait en mariage, avec euh, tous ses cheveux de, dehors. Oh, donc, là, il a dit, ben, finalement, j'ai, j'ai donné ma, mon approbation par la suite. <rire> et puis, et puis après, plus tard, il m'a dit, Tant, quand, quand, euh, la, la, quand la soeur lui a dit, Mais tu as accepté de me marier, même si tu n'avais pas vu mes cheveux, il a dit non, je <rire> jamais vu tes cheveux déjà <rire> Et puis elle ne comprenait pas, et puis elle a dit, euh, c'est parce que j'avais vu ta photo dans la pièce, et euh, donc c'était toute une histoire après par la suite. Donc c'est juste pour dire, les gens, ils laissent malheureusement leurs photos là en public devant les gens, et euh, dans, la, dans les pièces des maisons. Et ça c'est haram, parce que en, en plus ça, ça ça fait en sorte que les anges ne rentrent pas dans la maison. Donc il faut faire attention aussi. Ok après que t'as fini après que t'as fini de, de faire la cuisine tu l'enlèves le rideau. Ben, on va envoyer un hadith qui va parler de ça tout à l'heure. Euh, mais c'est juste pour dire parce que maintenant des fois qu'est-ce qui se passe tu rentres le journal chez toi, tu rentres euh, des pamphlets là, des circulaires, des trucs comme ça et puis il y a plein de publicités avec des photos, donc ça aussi il faut faire attention, euh, quand tu as fini de les lire les journaux, des trucs comme ça, tu les mets dans un sac, tu les jettes, tu les gardes pas euh, dans la maison parce que ça fait des images, des photos de, de personnes hein, dans la maison, donc euh, ça c'est important. Et puis euh, ensuite le Sheikh Zee wa akhraja muskli nun nun hadithi Ali, آه نعم قال قلت لأبي الهياج أو الهياج الأصدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. donc le Sheikh Mansiyan les paroles de l'imam Muslim en fait le in het muslimen, selon Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a dit à, à, à un autre compagnon ou à une personne qui était avec lui qui s'appelle abil Hayyaj Al-Assadi, il lui a dit, dois-tu que je t'envoie faire une, une mission qui est pareille à celle que le messager d'Allah m'avait envoyé euh, faire durant sa vie, et il lui a expliqué c'était quoi cette mission, tu ne laisses aucune image sans la détruire et tu ne laisses aucune tombe qui est soulevée, soulevée au-dessus de, du niveau du sol sans la niveler. Donc, c'est pour dire que, y euh, a de, de détruire les photos, les images qu'on trouve de, de, dehors, euh, ça fait partie de, des ordres du professeur Anselme de les détruire. Et, et, et de même que les, les statues et les... Euh, de même que les tombes qui sont surélevées, bien entendu, avec la permission des dirigeants musulmans pour éviter la fitna dans ce cas-là. Le, le Cheikh dit donc, tous Les images qu'on a mentionnés, c'est la preuve de l'interdiction des images Et ils sont très nombreux, comme on a pu voir, et ils, ils sont tous des preuves, en, euh, dans leur sens général, de l'interdiction des photos, peu importe qu'elles aient une, euh, une, une, une ombre ou non. Et quand c'est des photos de ce qui n'a pas d'ombre, eh ben il faut pas qu'elle ait une. Ombre. Le chef il explique ça, quand on parle de des photos qui ont une, une ombre et des photos qui ont pas des images qui ont une ombre des images qui n'ont pas une ombre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les les photos ou les images en trois dimensions. Ça veut dire les statues. Okay, ils avaient, ils avaient pas une manière de dire les images en trois dimensions, alors ils disaient les images sans, sans ombre, les images qui n'ont pas d'ombre, euh, les images qui ont une ombre. Les images qui ont une ombre, c'est celles qui sont en trois dimensions donc les statues. Et les images qui n'ont euh, pas d'ombre, c'est les images en deux dimensions, euh, celles qu'on qu qu dessine sur une photo ou sur un papier ou sur un, un mur une toile ou autre. Et euh, pourquoi ils mentionnent ça C'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire une distinction parmi, les, parmi certains égarés, qui ont essayé de faire une distinction entre les, les statues et les images il essaie de faire croire que ce qui est interdit c'est seulement les statues, non les images, et ça encore c'est faux, il euh, n'y a pas de, de preuves pour faire de distinction entre ces deux choses-là, que, ce que ce soit une statue ou que ce soit une photo en papier ou en, en deux dimensions ou en trois dimensions, les deux c'est des choses qui rentrent dans l'interdiction. وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متواعد, متواعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما ينتهن أو بغير صنعته حرام أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهه لخلق الله وسواء كان وسواء, كا وسواء ما كان في ثوب او بساط او درهم او دينار او فلس او ايلاء او حائط او غيرها اما التصوير صوره الشجره ورحال الابل وغير ذلك مما ليس ليس فيه صوره حيوان فليس بحرام وهذا حكم نفس التصوير Donc le chef, il mentionne les paroles de l'Imam maintenant. Oui, il dit que nos, nos, nos compagnons, les savants du madhhab ash-shafi'i, de même que les autres savants, hein, en dehors de ceux-là, ils disent que de faire l'image d'un animal c'est haram et que c'est une. Quand on dit al-hayawan, c'est un être vivant. aussi, ça peut être un animal, mais ça peut être tout être vivant et ça comprend. Ça peut même comprendre les êtres humains. Donc de faire une, une, une image de ce qui est vivant, hein, parmi les, ce qui a une âme, parmi les hommes et les, les, les animaux, c'est haram et c'est une interdiction qui est très sévère, Shadid ou tahrim ok Et ça fait partie des grands péchés, al kabair c'est pas parmi les petits péchés, et la personne qui le fait, elle est menacée de cette, sévère, de cette menace sévère qui est mentionnée dans les Hadiths. Et peu importe que la personne qui l'a dessiné ou qui l'a fait, il l'a fait pour la, la rabaisser, cette image, pour l'humilier, ou bien qu'il l'ait fait pour autre raison. C'est-à-dire l'intention pour laquelle la personne a fait cette image ou ce dessin, ça ne compte pas. Même si par exemple c'était pour bon, rabaisser ou humilier cette image, c'est quand même interdit. Ouais, tu n'as pas le droit de le dessiner pour le faire. Tu n'as pas le droit de dessiner une image pour marcher dessus. Même si c'est pour marcher dessus, tu comprends? Mais, mais, attends, on va, on va, on va, on va arriver là-dessus. <rire> ah, ouais, pour s'essuyer dessus. <rire> en tout cas. On va, je vais t'expliquer en fait. C'est que le fait de faire une, une, une photo, pas permis. Peu importe l'intention, même si c'est pour la, la rabaisser ou l'humilier ou la dénigrer, on n'a pas le droit de faire cette image. Euh, C'est haram dans tous les cas. Parce que il y a dedans une imitation de la création d'Allah. Peu importe que ce soit sur un vêtement, ou sur un coussin, ou sur une pièce de monnaie, ou sur euh, une pièce d'or ou d'argent, euh, peu importe que ce soit sur un contenant, un verre, ou sur un, un mur, ou autre. Hein? Et en particulier, les, les gens, souvent, ils ont des enfants. Et euh, il leur achètent des vêtements avec des dessins dessus, des photos de d'animaux, de, des trucs comme ça, et des trucs de Spider-Man, Batman, tous ces trucs-là. Et tout ça, c'est haram euh, de d'acheter ça pour les enfants et yani, hein? Parce que c'est c'est des images d'êtres humains ou d'animaux, et on n'a pas le droit de de faire ça. Et ça, c'est devenu une fitna, et euh, même que c'est rendu à un, tel, un point tel que euh, parfois même Tu vas essayer de trouver pour tes enfants des vêtements qui n'ont pas de dessin, puis tu vas en trouver, tu vas pas en trouver facilement. <rire> Parce que c'est, c'est comme si on dirait que tout le monde fait, qui fabrique des vêtements pour enfants font des vêtements avec des dessins dessus, malheureusement. Le chef, il dit ensuite, الإبل. Donc, si tu fais des images d'un, arbre, ou, euh, des trucs de ce genre qui n'ont pas d'arbre, ذاكلا ثبا حرام ثبا حرام أصوى أما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان وإن كان معلقا على الحائط أو ثوبا ملبوسا أو علامه ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخد ومسادة ونحوها <muchem> de le sheikh, il, il explique ici ce que tu demandais justement. Il dit que, maintenant on a parlé de le, le verdict de faire l'image. Mais, maintenant on parle non, seul, non pas du, de, du verdict au sujet de faire l'image, mais on va parler du verdict de celui qui, na, qui, la, qui utilise cette image. Parce qu'il y a une divergence, il y a pas de divergence, je dis, il y a une différence entre faire l'image soi-même et prendre une image qui a été faite par quelqu'un d'autre pour l'utiliser. Tu comprends? Donc, faire l'image, c'est haram, dans tous les cas, peu importe quoi tu le fais. Mais maintenant, si tu, tu ne, c'est pas toi qui l'as fait l'image, quelqu'un d'autre l'a fait, et toi tu la prends, tu l'accroches sur ton mur, si c'est une image d'être humain ou d'animal, c'est haram. D'accord? C'est haram. Peu importe que tu la mets sur le mur ou sur un vêtement ou sur un tissu ou sur un rideau ou n'importe quelle autre chose ou sur même un vêtement, c'est haram. Euh, et ça c'est haram dans le sens que quand c'est pas euh, quand tu l'utilises pas pour l'humilier. Toutefois, si tu l'utilises comme euh, par exemple un tapis, sur, tu le mets sur un tapis ou tu le mets sur euh, un oreiller ou un, un comment on appelle un coussin. Et que tu t'assois dessus, ou que tu, tu, te, tu, marches dessus, ou tu t'appuies dessus, dans ce cas-là, c'est pas haram. ok Dans ce cas-là, c'est pas haram. Si c'est pour marcher dessus, ou si c'est pour, euh, t'appuyer dessus, ou, ou t'asseoir dessus, tu l'humilies, tu le rabaisses, tu lui montres aucun respect à cette image, tu, au contraire, tu, tu, lui, tu la dénigres, cette image, en, en marchant dessus, en t'asseoir dessus. Donc, dans, dans ce cas-là, ça, c'est pas haram. C'est pas la même chose que, euh, de de l'honorer, d'accord Mais il n'y a pas de distinction ou de différence entre ce qui est fait avec une image en statue en trois dimensions, ou ce qui est en deux dimensions, tous les deux sont « haram » si c'est des images d'êtres humains ou d'animaux. Ensuite, le shaykh dit « وبمعناها قال جماهير de notre position au sujet de cette question là et ça signifie que tout, il dit euh, que cette, cette, ce sens là et cette signification là le, la grande de des savants parmi les sahaba de les tabe'in et ceux qui sont venus après ont tous dit la même chose en hij zegt dat het ook de mazhab van de imam Sufyan al thawri en de mazhab van de imam Malik, en de imam Abu Hanifa, en de d'autres parmi les de l'islam. De de en de de La yashuk ahadun anahu madmoum wa leysa lesouratihizil maa baaki ala hadith al mutlaka fi kullesour. Le shaykh il dit que certains parmi les salaf ont dit que on interdit uniquement les images qui ont une, une, une ombre, c'est-à-dire les images qui sont des statues en trois dimensions. Le shaykh il dit, euh, en fait, ceux qui ont fait cette distinction-là. Euh, c'est un madab qui est faux, c'est une position qui est absolument fausse de distinguer entre qui en trois dimensions ou en deux, en deux dimensions, et le Cheikh il dit la preuve c'est que le rideau que le Prophète sal -sallam, possédait dans sa maison, il était en deux dimensions et ça n'avait pas d'ombre, l'image dessus n'avait pas d'ombre, et malgré tout, euh, il a il a, euh, ça a été interdit il a ordonné de le déchirer, de le découper, Donc, euh, le shaykh, il dit que ça, ça prouve que c'est quelque chose de blâmable et que cette image n'avait pas d'ombre et le reste des hadiths sont généraux pour toutes les, images, en, euh, toutes les images, toutes les représentations. Et non, c'est un verset, c'est un hadith du prophète. Non, pas possible. Un hadith un hadith du Prophète ﷺ. C'est le Prophète ﷺ qui a qui, a, qui a reçu l'ordre le déchirer. Ah oh ben c'est une révélation ça. La parole du la parole du Prophète enfin fait, c'est une révélation aussi. C'est pas juste le Coran qui est une révélation. Oui, oui, mais Jibril, quand, je vais te lire le hadith justement là, juste après. Qu'est-ce que je voulais dire? c'est qu'il y a des gens parmi les gens des garments comme, comme je disais tout à l'heure, comme Kardaoui et d'autres, euh, qui essaient de faire croire que les photos sont seulement interdites si la chose qu'on a photographiée est interdite, elle. Tandis que si c'est des photos qu'on a photographiées, euh, on a fait une image de quelque chose qui, selon eux, est euh, l'effet, comme euh, ça dit, qui n'est pas qui est pas haram, mais dans ce cas-là, pour eux, c'est halal. Comme par exemple, euh, photographier une femme nue, c'est haram. Donc, ils disent que ça serait une photo haram. Mais si c'est une photo euh, d'une femme en hijab, donc pour eux, ça serait halal. Euh, si tu fais une photo, par exemple, euh, de quelque chose de, de mauvais, comme un homme qui boit de la bière ou de l'alcool, ça c'est Haram, mais si tu fais une photo d'un homme qui lit le Coran, ça c'est Halal. Donc euh, eux, ils distinguent entre ce qui est Haram et Halal dans les photos, par rapport à la l'action la, la, la, la, de la personne qui est photographiée, ou l'état de la personne qui est photographiée, et c'est ça pour eux qui distinguent quest ce qui est Halal ou haram dans une photo, et ça, ça n'a rien à voir, Ça ça n'a rien à voir Parce que la photo d'un être humain, peu importe qu'il soit en train de faire quelque chose de halal ou de haram, c'est haram parce que le prophète Rasulullah a interdit de faire des photos d'une façon euh, générale, sans distinguer euh, le fait que ce soit une photo de quelqu'un qui est en train de faire un péché ou non. Et si la personne qui est photographiée est en train de faire un péché, eh bien c'est encore plus grave dans l'interdiction. C'est encore plus sévère dans l'interdiction dans ce cas-là. D'accord, mais c'est pas pour dire que sinon c'est dans, dans un cas contraire c'est permis de le faire. Ouais, bien entendu si c'est euh, une photo de passeport ou une photo de document officiel qu'on est obligé de qu'on nous ordonne de faire et qu'on n'a pas le choix comme euh, un cas d'identité euh, pour le gouvernement ou des trucs comme ça, ça c'est permis par nécessité, mais sinon c'est pas le cas. Hein. Non, mais, parce que, en fait, les, les photos du journal, tu parles des journaux faits par les Koufars, eux, ils croient même pas en l'interdiction des, des photos, donc. Mais dans un pays musulman, la plupart des gens qui font les photos, euh, ou qui font des trucs, des articles, ils imitent les médias dans les pays de Kouf, ils veulent imiter qu'est-ce qui se fait dans les pays non musulmans, puis, et puis, euh, ils mettent des photos sans même prendre en considération le fait que ce soit interdit, tu vois. Ou bien ils vont chercher des fatwas de, de Qarbaoui ou d'autres, pour essayer de se justifier dans qu ce qu'ils font de, de, de haram, tu vois, et euh, la plupart souvent c'est des journalistes laïcs, et euh, ils croient même pas en, en l'islam parfois, donc il ne faut pas s'étonner qu'ils vont faire tout ce qui est haram, tu vois. Donc euh, il <rire> y a ça, puis euh, qu'est-ce que je voulais dire encore Oui, le Cheikh, il a marqué, il a parlé de ça justement, le Cheikh, je pas, je l'ai pas mentionné, je parlais des vêtements, des, des tapis, mais le Cheikh, il a aussi mentionné euh, les, les photos d'animaux qui sont dessinés sur les pièces d'or, les pièces d'argent, euh, comme même l'argent ici euh, au Canada, il y, a, euh, il y a des animaux dessus comme le caribou, puis euh, il y a d'autres animaux, ben, le, le, il y a le castor sur le 5 sous, Et sur la, la, la, le papier aussi, il y a une image d'une personne, la reine d'Angleterre. <rire> donc, ça, ça, ça rentre dans ce qui est. <rire> donc, le frère, il veut se débarrasser de tout son argent, là, il veut plus autour de coton sur lui. Non, non, non. Tu ah, peux. Comme le totem, là? Le truc de totem? Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, les Indiens ils ont ça. Mais en tout cas, de toute façon, comme je te dis, ça, c'est encore une fois, peut-être, ça peut rentrer dans la nécessité si tu n'as pas le choix de transporter de l'argent sur toi. Sinon, aujourd'hui, il y a les cartes euh, plastiques, là, tu rentres dans, quand tu veux payer avec Interact ou quoi. ouais c'est une alternative à l'argent. Donc, euh, peut-être, ça peut t'éviter de transporter des photos sur toi, dans, sur l'argent. Mais bon, c'est pour vous dire, quand le, le, le mal est répandu là, c'est généralisé là, il n'y a pas rien que tu fais, tu peux tu peux rien faire sans qu'il y a quelque chose de haram qui soit relié avec, malheureusement. Le Cheikh dit ensuite, qu'il y a eu le chéri au rahimahullah ila hadithi Abi Hurairah radiallahu anhu, inda Abi Daoud, qualla qualla Rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam, اتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام قرام قرام السطر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر الثدخ فليقطع فليجعل منه, فليجعل منه وسادتان منبوذتان طوطال ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفست الحديث كي تتفق شيخ الأزاني الصحيح سل النبي داود en hele hadith-là, sommige Allah, dat Jibril is venu le Hij lui a Ik En. Er is niets die mij heeft gepest. is niets die mij heeft is Euh, il y avait un, un rideau avec des images dessus. Et, ouais, et il y avait un chien dans la maison, un petit chien dans la maison. Alors, Jibril a dit ordonne de faire couper la tête de cette statue. Il va, il, il va être comme la forme d'un arbre. Et ensuite, ça veut dire, il va être comme un arbre, considéré comme un arbre parce que. Il n'a plus de tête, le, le corps, euh, donc c'est plus considéré comme un être vivant. Ensuite, euh, il a dit, ordonne qu'on qu prenne le rideau et qu'on le coupe, et qu'on fasse, qu fasse avec deux coussins qui sont euh, hum, humiliés et sur lesquels on marche dessus, ou bien sur lesquels on s'appuie dessus. Oui, ça à atteindre. Ça peut être un tapis ou bien un, un coussin qu'on utilise pour s'appuyer dessus. Bah, euh, le fait qu'il les ait coupés et qu'ils aient fait deux coussins avec, c'est sûr que les photos sont plus sont plus sont pas restées euh, complètes là. Ils les coupent. Donc, euh, c'est comme si la statue on lui coupe la tête. On voit plus sa tête. Donc, c'est comme si c'est correct dans ce cas-là. Puis, puisqu'il il est plus vivant quand il n'y a plus de tête. La même chose pour euh, la, le, le rideau quand il est coupé. Il est coupé de façon donc, euh, on, peut plus dire, on peut plus dire par la suite que c'est quelque chose de vivant. Et, euh, et il a dit, ordonne aussi pour que le chien, tu peux fermer si tu veux, ordonne qu'on qu expulse le chien aussi, qu'on fasse sortir le chien de la maison. لقفة محمد صلى الله عليه وسلم لأفاه وكذلك يؤيد ذلك ما اخرجه ابو داود الطيارسي في مسنده من حديث اسامه ابن زيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبه ورأى صورا فدعى فدعى بدلو من ما فاتيته فجعل يمحوها يغسها يقول قتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون وقد يقول قائل ان هذه لا حديث خاصه بالمصورين لا بالمصورين لا بالمصورين, لا بالمصورين Ensuite, le chef, il, il mentionne un autre hadith qui dit qu'il supporte cela selon Abu Daoud et ici, Et c'est rapporté selon Oussama Ibn Zayd. Il a dit, je suis rentré euh, là où était le prophète Mohammed Sall'Allahu Alaihi Wasallam lorsqu'il était dans la Kaaba. Et on a vu des images à l'intérieur. Alors, il a ordonné un seau d'eau et euh, je suis venu avec pour lui donner l'eau. Et il a commencé à, avec l'eau, effacer. Euh, les images qui étaient à l'intérieur de la Kaaba. Et il a dit, le prophète a dit, la malédiction soit sur des gens, que la malédiction d'Allah soit sur des gens qui dessinent ce qu'ils ne peuvent pas créer. Et ça, c'est aussi rapporté euh, par l'imam Roudaouda Tayal ici dans sa Musnad, et il est authentifié par l'imam Al-Albani dans Sahih al jami Ensuite, le cheikh il dit Fakad Ajab al-Sheikh Abdul Aziz. Donc, il dit, quelqu'un pourrait dire, oui, ça c'est des hadiths qui parlent des gens qui font des photos. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet des gens qui se, sont, qui se font prendre en photo hein Eux, est-ce que, est, est -ce que, est -ce que ces hadiths-là euh, ont rapport avec eux aussi Et le cheikh il explique, il, il dit que Fakad Ajab al-Sheikh Abdul Aziz al rahimahullah, ala al Tasaul. قائلاً كما أن الأدلة وردت في لعن المصورين وتوعدهم بالنار في الدار الآخرة فكذلك الذي يقدم نفسه من أجل أخذ سورة له داخل, داخل له داخل في ذلك قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم قال تعالى في قصه ثمود كذبت ثمود بطغواها إذن, اذن بعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها قال عبد الواحد ابن زيد قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن الملهب المهلب إلا أنه رضي بقلبه قال يا ابن أخي كم يد عقرت الناقة قال قلت يد واحدة قال أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم Rawahu Ahmed Fiz Zhud. Fahatan el aaitan te rabi le sheikh il dit que, euh, le sheikh Abdul Aziz al-Mubaz on lui a posé la question au sujet des gens qui se font prendre en photo. et le sheikh il a répondu. Il dit que les preuves qui sont euh, mentionnées. Au sujet de la malédiction euh, des gens qui prennent des photos et le fait qu'ils sont menacés de l'enfer euh, dans l'au-delà, eh bien, on voit que ça s'applique également à la personne qui se présente lui-même pour, pour se faire prendre ça en photo et qu'il rentre dans ces menaces-là également. Et il mentionne le verset dans Sura nisa le verset 140, qui dit :« Et Allah euh, » après-décembre dans le livre, que lorsque vous entendez que les signes d'Allah sont en train de se faire renier, ou qu'on qu est en train de s'en moquer, alors ne vous, ne vous assoyez pas avec ceux-là, jusqu'à ce qu'ils changent de, de sujet et qu'ils cessent de, de parler, de, de qu'ils parlent d'autres choses, sinon vous serez comme, considérés comme étant pareil à eux. Donc ça c'est une explication que le shikhi donne pour dire que, si des gens sont en train de faire un péché, quelque chose de haram ou de prendre des photos et que toi, tu es là et que tu es d'accord avec ça, et bien c'est comme si tu étais celui qui est en train de faire ce péché-là. Donc t es, t es, tu t'en vas te faire photographier, C'est pas toi qui prends la photo, mais si tu es, si es satisfait de te faire prendre la photo puis que tu es d'accord avec ça, alors c'est comme si tu étais en train de le faire toi-même. D'accord Et euh, ensuite il dit, le shaykh Euh, une autre preuve de ce qu'il mentionne, c'est l'histoire de Samoud, préfète Samoud. Euh, Allah il a envoyé à Samoud, comme épreuve au peuple de Samoud, il a envoyé un, un prophète avec une, une grande chamelle. Cette chamelle elle buvait beaucoup d'eau et il restait rien pour eux après. Et Allah leur a dit de ne pas la tuer. Et malgré tout, ils l'ont tué quand même. Alors, euh, ça c'est dans le verset d'un surat al-shams, hein le al verset 11 à 15, ça dit que Samoud, le peuple de Samoud, ont traité de mensonge en transgressant euh, l'ordre d'Allah et du messager. Et euh, le messager d'Allah euh, a dit, c'est la chamelle d'Allah, alors laissez-la boire et ils l'ont traité de mensonge et ils l'ont tué. Alors Allah Subhanahu wa Ta'ala, à cause de ça, leur a donné un châtiment. à cause de ça, il yani. y euh, ça c'est dans la Surah, verset, dans la Surah Al-Shams. Donc, euh, <coughs> il y a un hadith qui rapportait à ce sujet-là. Euh, c'est que Abdullah Hadith ibn Zayd euh, il a dit à Al-Hassan, au oh, Abbas Sa'id, euh, informe-moi au sujet d'une personne qui n'a pas Euh, qui n'a, qui n'a, euh, qui n'a pas assisté à la fitna de, c'est-à-dire, informons au sujet de, de quelqu'un qui a assisté à la fitna de Ibn al muhallab et qui n'avait pas été satisfait de, dans son cœur. Alors il lui a répondu en disant, combien de mains ont été coupables d'avoir tué la chamelle de, de, du peuple de Samoud Il a dit une seule main. Il a dit, après il lui a dit, donc, n'est-ce pas que c'est le peuple entier qui a péri à cause de leur, du fait qu'ils étaient en accord avec ça et qu'ils ont, euh, qu ont agréé ça, et qu'ils ils ont, ils ont été satisfaits de ça Et il a répondu, donc, c'est pour dire que le fait que toi, tu n'es pas été, disons, responsable directement dans le péché, mais que tu as été, étais là et que tu étais d'accord que tu l'as dans ton cœur, eh bien ça veut dire que toi aussi tu es parmi les coupables, c'est comme si tu étais un complice. Et le peuple de Samoud, c'est pas tout le peuple qui a tué la chamelle, c'est une seule personne dans le peuple qui l'a tué. mais étant donné que le peuple de Samoud était, était d'accord et satisfait de ça, eh bien le châtiment est tombé sur tout le peuple au, au complet, et non pas sur l'individu qui l'avait tué la chamelle seulement. Et donc ça c'est un exemple que le shaykh il mentionne, il dit que ça s'est rapporté dans, euh, dans dans la parole de l'imam Ahmed dans az -Zuhd. le shaykh il dit que ces deux versets-là, euh, il prouve que la personne qui est satisfait d'une action, il est comme celui qui l'a fait, et il rentre dans ça, et, euh, et la seule personne qui est excusée, C'est la personne qui fait photo à cause d'une nécessité et qui n'a pas le choix de la prendre. Oké? Ensuite je chéris. One من المضحكات المكيات نسمع من بعض الانتخابات فتاوى لها يدني لها فمن ذلك ما قاله من الانتخابات على الحج لجميع ل لجامع الضروره في جميع التصوير لها بمعنى انه كما يجوز تصوير المراه في جواز السفر للحج فكذلك يجوز لها ان تتصور لكي تستخرج بطاقه انتخابيه حتى تتمكن من ان تنتخب وتنتخب او تنتخب يقول تعالى كبر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا لفظ البخاري ويقول أيضا إن أخف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون Donc, il dit, parmi les choses qui sont tristes, ce qui font rire et pleurer en même temps, c'est qu'on entend certaines personnes qui invitent les gens à participer aux élections, parmi les gens qui parlent au nom de l'islam, et ils sortent des fatwas qui font, euh, qui font y aller, qui font avoir des, en fait, qui te font, euh, suer y aller, comme si on dit. <rire> Et euh, il dit quoi Il dit parmi ces tatouages, là c'est quoi C'est que, soi-disant, ils essaient de faire une analogie ou un quiasse entre euh, le fait de faire une photo pour la nécessité, comme le passeport, pour aller faire le hajj, et le, le fait qu'une femme se fasse prendre en photo pour faire euh, pour avoir une carte électorale pour pouvoir participer aux élections. Donc, ils disent que ça, les deux, c'est équivalent. Euh, ils disent que de la carte pour le passeport, pour faire le Hajj, c'est obligatoire, donc euh, c'est une nécessité, et la même chose, la carte électorale c'est obligatoire, c'est une nécessité. Donc le cheikh il dit, euh, il mentionne le verset dans le surat euh, Al-Kahf, verset 5 qui dit, « Quelles grandes paroles graves qui sortent de leur bouche, ils ne disent que, un, que des mensonges ». Et il mentionne le hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire, euh, va reprendre la science, et il va pas reprendre la science en Euh, l'enlevant du cœur des hommes, mais plutôt il va prendre la science en faisant mourir les ulamas. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant, euh, les gens vont prendre des ignorants comme leur chef et ils vont leur demander des questions sur la religion et ils vont répondre en ignorance. Donc, ils vont s'égarer eux-mêmes et ils vont égarer les autres avec eux. Et il mentionne le hadith également qui est rapporté par l'imam Ahmed dans la Mousmède qui est authentifié par de Sheik al Albani dans la, la Hadith al-Sahihah, et dans ce Hadith-là, le Prophète al-Salaam dit, ce que je crains le plus pour ma Ummah, ou ce que je crains le plus pour vous, ce sont les, euh, les imams égar, égarés, ou les imams qui égarent, hein, al ceux qui égarent, donc ça c'est -ce pour montrer le danger des gens qui parlent au de la religion sans connaissance et sans compréhension de la religion. الشيخ الذي ان صاحب هذه الفتيه قد اعمته الحبيه المقيطة عن الانوار فقه ندله ذلك انه لم يفرق بين قياس القياس الصحيح والقياس الفاسد وقياس الانتخابات على الحج قياس فاسد لانه قياس مع الفارق وبيان ذلك ان يقال قال إن علماء الاصول قد عرف عرفوا القياس ومن تلك التعريفات ما قاله شيخ الإسلام الثانيينية وأما قياس التمثيل فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلي فمن خلال التعريف يظهر بطلان هذا القول وتلك الفتية وذلك أن الانتخابات محرمة والحج واجب Le sheikh is dat het een soort van intrekking is, een soort van verhaal, dat het een soort van is, de het een soort van verhaal is, dat het een l'a van is, dat het een soort van verhaal is, et donc il n'a pas distingué entre le Qiyas qui est valable, l'analogie qui est acceptable et l'analogie qui est fausse. Et il n'y a pas de doute que de faire une analogie entre le Hajj et les élections, c'est un faux, une fausse analogie et un faux Qiyas, parce que c'est un Qiyas, qui, une analogie qui n'est qui pas reliée par quelque chose de, de, qui, qui les rassemble, il n'y a, a rien qui les relie, ces deux choses-là sont différentes. Et les ulamas, bien entendu, ils ont défini le qiyas, l'analogie dans l'islam, et ils ont expliqué les conditions et les règles que ça doit respecter pour que ce soit un qiyas, qiyas qui est valable. Et il a mentionné la, la définition de l'imam de pour le qiyas, qu'on appelle qiyas tamfil, c'est-à-dire le qiyas, le qiyas entre deux choses qui sont pareilles, et il dit que c'est, il faut qu'entre les deux choses, il faut qu'il y ait un verdict qui est commun. Et, euh, donc, le chef, il dit que, déjà, en partant, ça, ça prouve que, il n'y a pas un verdict commun entre, entre le Hajj et les élections. Parce que les élections, c'est haram. Puis tu fais une analogie entre quelque chose qui est obligatoire, comme le Hajj, avec quelque chose qui est haram. Et tu dis, puisque le Hajj est obligatoire, donc les élections, c'est obligatoire, alors que l'un est l'autre est haram. L'un est haram euh, l'autre est, est obligatoire dans l'islam. Donc, c'est pas un, un bon criasse. Et comme ceux qui voulaient par exemple justifier la mixité en, en, en, en disant que on se mélange dans les écoles et dans les autobus, donc ça c'est la preuve qu'on a le droit de se mélanger pour des activités islamiques. Donc comment tu te bases sur une chose qui est haram pour prouver qu'une autre est halal Tu te bases sur une, une chose qui est haram, c'est-à-dire la mixité dans les autobus, la mixité dans les écoles, ça c'est haram Tu te bases sur ça pour essayer de justifier Une autre, une autre haram, pour essayer de dire si ça c'est halal, donc si le premier est permis, le deuxième est permis aussi, mais commence par prouver que le premier est, est permis, commence par prouver que c'est permis de se mélanger dans l'autobus, ou que c'est permis de se mélanger dans les écoles, et si les gens le font, ça ne prouve pas que c'est halal, mais eux ils se basent sur le fait que les gens le font pour essayer de faire croire que c'est halal. Donc ça c'est un exemple de mauvaise analogie que les gens font. Ensuite le chef il dit que, qu'en plus il dit en plus de montrer, que de dire qu'il y a une nécessité de faire les élections c'est une fausse prétention de prétendre ça et on va l'expliquer Inch'Allah, dans le chapitre 3 Après il dit et quand vous avez appris, وأمثالها كثيرا من الناس رجالا كانوا أو نساءا وثأخ... وتأقص الكلام عن النساء لأنهن مأمورات بالقرار بالبيوت والتسطر بالحجاب ولأن الفتنة حصلت بخروجهن فإن كثيرا منهن خرجنا إلى أماكن التصوير وأخذنا صورا من حتى يستخرجن بطاقة انتخابية فأين أقولكم فاين عقولكم عندما افتيتم بمثل هذه الفتعه الجائره الظالمه وانتم سمتم أنفس سميتم انفسكم بالاصلاحيين فهل من الاصلاح ان نعرض بناتنا ونساءنا واخواتنا وامهاتنا لان, لأن ينظر اليهن كل من هب ودب le chef il me dit tu as égaré les gens en faisant cette fatwa, hein euh, et d'autres parmi ce genre de, de fatwa, tu as, beaucoup d'hommes et de femmes ont été égarés, et on va parler en particulier de la question des femmes parce qu'elles sont ordonnées de rester dans leur maison et de se couvrir avec le hijab, parce que il y a beaucoup de fitna qui arrive lorsque la femme sort, et euh, la plupart d'entre elles, euh, lorsqu'elles disent il y en a, beaucoup d'entre elles qui sont sorties de leur maison pour aller dans les endroits où on fait les photographies, et elles, elles se sont fait prendre des photos d'elles-mêmes pour avoir des cartes euh, électorales, donc le chef, il dit, où ouais, est-ce quelle est votre raison lorsque vous avez fait une, ce genre de fatwa criminel, injuste, hein, et que vous, vous appelez vous-même des eslahiïs, des, des reformateurs, quelle réforme vous avez faite, est-ce que ça, ça fait partie de la réforme et du bien de, de, de, laisser, euh, que vos, que vos filles et vos femmes, vos épouses et vos sœurs et vos mères, euh, vont commencer à se, s'exposer devant les photographes et les hommes dans les, dans les magasins de photographie. Donc, euh, il y a un le chef, il essaie de faire comprendre que, ce genre de choses là, ça ne se fait pas, et le chef il est au Yémen, donc on sait qu'au Yémen, les femmes sont voilées de la aux ce n'est pas comme dans d'autres pays musulmans où la femme marche parfois même à moitié nue et personne ne dit rien, hein, parce qu'ils se sont vraiment fait influencer par la culture occidentale, tandis que là-bas, la culture islamique est restée forte, et les règles de la sharia sont appliquées en ce qui concerne la femme depuis des siècles là-bas, c'est très sérieux. Donc, eux, ils peuvent pas concevoir et accepter ça, que tu vas laisser ta fille ou ta, ta femme ou ta sœur aller montrer son visage à un homme pour qu'il prenne sa photo, là, ça c'est pas acceptable, et soit disant pour que ce soit pour une carte d'élection, là. Tandis que dans d'autres pays, euh, malheureusement, dans d'autres pays musulmans, un homme il laisse sa femme marcher en short dans la rue, puis euh, les hommes la regardent, ça ne lui dérange pas, parce qu'il a perdu sa fierté, il a perdu son honneur et sa dignité. Donc, oui, à même, c'est-à-dire, c'est une loi dans le Coran et dans la Sunna, mais là-bas, c'est non seulement une loi dans le Coran et dans la Sunna, mais c'est resté fort, l'attachement à ça, c'est resté encore euh, solide là-bas. Malgré que, malgré que tu vas voir qu'il y en a des filles per, per, peut-être perverses qui ne respectent pas euh, tous les règles sérieusement, mais sinon, en général, parce que là-bas, c'est Encore des pays tribaux et les tribus imposent leur autorité sur les gens. Non seulement le gouvernement, des fois même le gouvernement, il a de la misère parfois à cause de ça justement. Les, tri les tribus ont beaucoup d'autorité et donc euh, c'est la fierté de la tribu, tu vois. Tu peux pas laisser ta femme marcher dehors comme ça là. Ouais, et montrer sa face aux hommes, ah non, ça ça se fait pas, c'est un déshonneur, donc euh, c'est très respecté là-bas, comme en Arabie Saoudite d'ailleurs, et euh, c'est pour ça, mais les, les gens ils veulent faire la corruption, ils veulent appeler les gens à faire ce genre de bêtises-là, euh, donc ils profitent de ça pour corrompre les femmes, puis pour les faire sortir, puis se montrer la face, et se faire des photos et des trucs de ce genre. فالشيخ يختتم فاتقوا الله يا دعاة الانتخابات وكفوا ألسنتكم عن مثل هذه التضليلات وأشغل واشتغلوا باصلاح انفسكم ومجتمعكم تسعد تسعد ويسعد المجتمع باذن الله تعالى وتفعد المجتمع بإذن الله تعالى تأمل أدلة تحيم الصور وكلام أهل العلم المحققين فيها حتى ترجعوا إلى رشدكم فإن الرجوع إلى الحق هو الواجب قال تعالى يا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يأصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وحتى تحفروا من مغبة المخالفة aw min laghbat wa wa allah qui aux élections et gardez vos langues de répéter ce genre de paroles Et occupez-vous vous-même à vous, vous, vous réformer vos personnes et vos sociétés pour avoir le bonheur, hein. Et comme ça, euh, la, la, société sera heureuse. Et il y aura le bonheur dans la société par la permission d'Allah. Et analysez et méditez sur les preuves de l'interdiction des images et des photos. Et écoutez les paroles des savants à ce sujet-là, Et si quelqu'un dit par exemple que qu'est-ce qui est haram c'est de faire des images avec la main ou de dessiner, de peindre, mais que les photos avec les caméras c'est pas haram. Cette personne-là c'est parce qu'elle n'a pas de, de, de raison. Pourquoi Parce que l'image que tu fais avec la caméra elle est encore plus nette et plus claire et plus, plus détaillée que l'image que tu peux faire avec ta main euh, en ceinturant ou en dessinant. Et là c'est encore plus grave et plus dangereux. La fitna est plus grande encore. Hein si quelqu'un te, si quelqu te montre une photo de quelque chose ou d'une dalle que tu fais avec ta main. Une, une, une image que tu dessines, ou bien une image de l'idole que tu vas, euh, photographier, qui verse le jeune dans, dans, dans, dans cette eau-là. C'est haram même. Exactement. Exactement. C'est juste un moyen intermédiaire que tu prends pour faire la photo. Tu dis, j'ai pas à dessiner avec ma main, sauf que as pesé sur le bouton. Comme le fait, le fait, il mentionnait l'exemple de qu'est-ce que Cheikh al Albani avait, avait dit, par exemple, sur le fait que, par exemple, euh, le prophète Muhammad a interdit à quelqu'un de se laver dans, d'uriner dans de l'eau qui est qui, qui est stagnée, stagnante, est qui qui circule pas, hein, et de se laver dedans. Donc ça veut dire, si quelqu'un, par exemple, il va uriner dans un pot, puis il va prendre l'urine qu'il avait dans ce pot, il va la verser dans cette eau-là qui est stagnante, il a pas uriné dans l'eau, mais l'action qu'il a faite, ça revient au même temps même, parce que <rire> à la fin, l'urine se retrouve dans l'eau, puis ça va rendre la, la mort d'eau euh, impure et polluée à la fin, donc euh, ça revient au même, et donc c'est pour montrer que quand le résultat est le même, et eh bien la, la, le verdict est le même, d'accord, Et donc, euh, le chéri dit, et analysez les paroles des, euh, savants vérificateurs qui ont vérifié ces questions-là et qui ont analysé ces questions-là. Et, euh, et, revenez à votre, à votre raison et à votre droiture. Parce que de revenir à la vérité, c'est quelque chose d'obligatoire. Il mentionne le verset 36 dans Surah Al-Ahzad. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décrété d'une chose d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir dans leurs affaires. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager ce sont certes égaré, euh, d'un égarement évident, et prenez garde également, euh, de tomber dans la contradiction de l'ordre d'Allah et de l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam, parce que, il dit dans le verset 63, dans le Surah Al-Nur, euh, que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'ils soient frappés d'une fitna, ou d'un dur châtiment, ou de châtiment douloureux. Donc on va s'arrêter avec ça, Inch'Allah, euh, et on continuera donc euh, la semaine prochaine avec autre, d'autres points encore parmi les méfaits de la démocratie, Inch'Allah.